On va entendre du rock psychédélique, du folk rock, du southern rock, du rock'n'roll, du hard rock, du rock progressif, du shock rock, du glitter rock, du blues rock, du boogie, du rock québécois, ainsi que du métal au cours de la deuxième moitié de l'émission. On va entendre, entre autres, des formations des artistes comme Iron Maiden, Motorhead, Scorpions, Van Halen, Ten e u g e n Kiss, Epica, Accept et Creator. Je vais vous présenter aussi trois nouveautés, soit les nouveaux albums de deux jeunes formations King of a s g a r d Et Gypsy Hawk, ainsi qu'une anthologie qui réunit le chanteur de d e e Purple, p Ian Gillen, avec le guitariste de Black Sabbath, Tony i o m m i De plus, je vais vous présenter une face complète de non pas un, mais bien deux albums v é n é t i q u s classiques. paru il y a 30 ans, soit Signals, The Rush et Screaming for Vengeance de Judas Priest dans la chronique des groupes obscurs. Je vais vous parler d'une formation anglaise du début des années 70 du nom de Zyor et、euh, ils ont enregistré un seul album en 1971. En outre, l'authentique, le véritable historien, M. Simon f i t z b y sera aussi là pour vous présenter les éphémérides du rock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 tiré d'un de leurs chefs-d'œuvre, l'album Smile, le morceau Heroes and Villains. Vous êtes sur les ondes de la radio campus, la station des m é l o m a n s de Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. They suddenly r i s e they started so long ago, head to toe, helping will be e n d l e Sunny down, snuff. I'm a l right by the heroes and The Beach Boys, Heroes and Villains. Un morceau qu'on retrouve sur l'album Smile et qui était interprété par Al Jardine, dont c'était l'anniversaire cette semaine. Et effectivement, celui-ci célébrait ses 70 ans lundi. Oui, tout comme Paul McCartney vient d'atteindre le.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 Histoire du rock. Dis-nous, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la semaine du 3 au 9 septembre? Bien, comme toujours, une semaine des plus intéressantes,、oui. n'est-ce pas?、Euh, et on débute,、euh, en fait, on continue cette journée du 3 septembre, lundi, puisqu'après la naissance d a l Jardine en 1942, nous avons également、euh, celle de George Biondo, bassiste de Steppenwolf, qui est né、euh, le 3 septembre 1945, ce qui lui fait 67、oui. ans, donc cette année. Steppenwolf, un de s e s nombreux groupes dont les membres ne ressortaient pas vraiment. Non,、hein? effectivement.、Euh, on connaît le nom Steppenwolf, on ne connaît pas nécessairement les musiciens, à part euh, euh, Kay, euh, ouais, qui, ouais, qui, était qui était le chanteur. Le, le leader de formation. Également, en 1947, c'est la naissance d'Eric Bell, le guitariste de t h St. Lazy, qui célèbre ses 65 ans cette ouais, semaine. Le guitariste original, sans passant,、euh, il, il était là pour les trois premiers albums studio. à l'époque où Thin l i z z e était un, un, un trio, e、euh, t par la suite, c'était,、euh, euh, t o u t à f a i t i n c o n n u ça, ça marchait pas tellement pour Thin l i z z e à part la pièce Whiskey in the Jar, là,、mm -hmm, là, qui était un gros、ouais. succès,、euh, ben, ils étaient considérés comme des One-It-Wonders, g h h e n Thin l i z z e jusqu'à temps qu'ils recrutent、euh, leurs deux guitaristes extraordinaires, là, Scott Gorham et,、euh, r y a n Robertson, et c'est là que le succès est、euh, arrivé pour eux. Oui, e ça, ça a été salvateur. Oui. Mais ça a quand même pris du temps avant que ça décolle vraiment, même avec d e s deux guitaristes. Là, ça, ça a pris trois albums.、Là. Ah, quand même. Oui. Quand même. C'était pas facile. C'est un chemin ardu. Non, voilà, ça, ça a pris six albums avant. Tu sais, vraiment, là, que. Même, je dirais, c'est avec l a septième qu'ils ont connu la gloire, On verrait pas ça de nos jours, <rire> Parce qu'un groupe, si ça marche pas, là, dès le départ, le premier album là, qui se vend pas là, par mars, ben, on oublie ça. À, mars, là, ben,、euh, on oublie ça. Mais maintenant, c'est surtout les maisons de disques en plus qui les laissent tomber, mais les, les groupes également qui vont se séparer assez、ouais. rapidement de nos jours. <rire> Également en 1948, nous avons la naissance de Don Brewer,、euh, bat batteur plutôt pour Grand Funk Railroad,、oui. célébré ses 64 ans cette semaine. Batteur, mais aussi chanteur,、mm -hmm. euh, puisqu'il、oui, oui. interprète plusieurs pièces、euh, importantes comme、euh, We're an American Band. C'est lui qui chante là-dessus, c'est la voix principale. Sur, Effectivement. Ce classique. Euh, également, nous avons en 1955 la naissance de Steve Jones, guitariste des Sex Pistols.、Ouais. C'est vrai, c'est 57、mm -hmm. ans cette semaine. Donc, et, tranquillement, eux autres aussi hein, commencent à prendre de l'âge. Les <rire> <rire> Pistols.、Euh, Steve Jones, n'est pas un grand guitariste, par contre. Non. Ouais, mais un type quand même assez euh, euh, sympathique. Oui, oui.、Euh, ouais. euh, Intelligent. Celui, c'est un amateur de rock, je ne a i jamais caché, qu'il aimait les,、euh, les groupes de c l a s s i c rock、euh, que, sur lesquels v o m i s s a i t Johnny Rotten e f f e c t i v e m e n t De façon hypocrite. Hein, de toute bon, façon. Oui.、Oh, oui, carrément. <rire> en 1970, par la suite, nous avons le décès d'Alan Wilson, chanteur du groupe c a n Eat.、Euh, la, la, la mort donc, de Wilson reste mystérieuse. On parle souvent d'une overdose de drogue, mais soulignons qu'il était également suicidaire. Il avait 27 ans.、Oui. Mais ça, ça, on, ça peut être quand même un accident, Ouais, ouais, o u i、oui, exactement. Donc, e s t pas nécessairement un succès. Il、suffisant. y en avait beaucoup d'accidents de surdose de drogue à cette époque-là. Exactement. À t e é o u i o i 70,、euh, il a dû passer un peu inaperçu. Euh, Malheureusement. Euh, à cause vous, de Hendrix, Hendrix et j a n i s Joplin. Joplin.、Mmh. Oui. Très malheureux. En 1977,、eh、bien moins de deux semaines après sa mort, Elvis réapparaît dans les palmarès. Le King compte neuf chansons au top 100 britanniques, en plus d'avoir 27 albums dans les meilleurs vendeurs. Et c'était Moody Blue qui était、euh, au numéro un. Oui,、ouais, le、mmh. dernier album qu'il a sorti.、Mmh. Euh, ben en fait,、euh, la, la mort d'Elvis de a eu.、Euh, a tellement frappé des gens que des gens se sont rendus en masse dans les magasins pour acheter des disques d'Elvis、euh, la compagnie de disques était en rupture de stock pendant plusieurs semaines parce que c'était impossible de trouver un disque d'Elvis、ouais. nulle part, là. C est, c est, c est, c est incroyable. Je sais pas si Elvis a été le premier artiste à vendre plus d'albums après sa mort ou à, à, à vendre autant, en fait, après、J'di、sa mort. Je dirais que oui, et je dirais aussi que c'est probablement celui qui a vendu le plus après sa mort,、euh, ouais. malgré le fait que Lennon a vendu beaucoup de disques, mais c'était ri e rien comparativement à Elvis. Non, c'est ça, exactement. Et、euh, même chose Michael Jackson,、euh, Whitney Houston. Ils、euh, se sont mis à vendre beaucoup de disques après leur décès, mais、euh, c'est incomparable. Il y avait avec, moins de fans. Il y avait,、ouais. avait un peu moins de fans. Michael Jackson, il y a eu un genre de revival qui、mm -hmm. est venu à sa mort, mais Elvis était encore, si on veut, au top là, de, de, de, bon, sa, avait, de sa popularité. Il avait quand même son public. C'est ça, exactement. Et、euh, il s'en est fait un, un nouveau. Il y a des plus jeunes qui l'ont découvert.、Ouais. Et puis, ça、euh, a、euh, été quelque chose, le décès d'Elvis. Exact. En 1979,、eh、c'est Frank Zappa qui lance Joe's Garage Act One. Oui, et, et le seul bon, je trouve. Ouais, parce ouais, que、ouais, euh, ouais. Act d et u x e t r 3, là. C'est dispensable. C'est ce que Frank Zappa assimile à la musique concrète.、Oui. On pourrait, ça, ça pourrait être discutable là, selon certains, p a r c e q u e Zappa se considérait pratiquement comme un compositeur de musique classique, même si c'était du rock. Euh, et、euh, l'acte 2 et 3, c'est vraiment un peu de l'auto-congratulation、euh, d'une certaine ouais, façon. Et, et, on, on dénote,、euh, moi je dénotais un gros manque d'inspiration.、Ouais. C'est botchy. Un、ouais, ouais, ouais, bon québécois.、Ouais, ouais, des solos de guitare improvisés, mais、ouais. pas, pas, pas sous une f o r m e jazz. Intéressant. Ça,、mm. Un peu n'importe quoi. Mais le premier est vraiment intéressant、oui. et c'est celui à avoir. Oui. Mais tu sais que lorsqu'on a, a, a réédité Joe's Garage en CD, eh bien,、euh, on retrouve les trois actes là, dans le même album.、Là. Exactement. Mais l faut dire que Zappa s'en était mis beaucoup sur les épaules parce qu'il avait sorti l'acte 1. Il avait dit que l'acte 2 sortirait dans la même année.、Mm. Euh, acte 2 et 3, en fait, il y a eu huit mois entre les deux je pense、mm. qu'il aurait peut-être bénéficié d'un autre huit mois de travail.、Oh, oui. Même si c'était un gars qui travaillait ça, extrêmement. C'était très bien parti. Mais ça a, ça a mal tourné, malheureusement. En 1989, Aerosmith lance Pump, un album mythique puisqu'il représente la naissance du groupe sous le signe de la sobriété. Oui. Ben écoute,、euh, c'est un album commercial, Pump,、mm. mais c'est un très bon album. Très bien, très、commercial. bien orchestré. Ah、oh, oui,、ouais, c'est vraiment très bien ficelé, fi fignolé. <rire>、euh, c'est probablement le meilleur album que. Le Aerosmith, nouveau genre, ont enregistré. J'ai hâte d'entendre le prochain, là, qui、mm -hmm. devait sortir au mois d'août.、Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de repousser ça au mois de novembre. J'ai hâte d'entendre pour voir s'ils sont revenus à ce qu'ils étaient dans les années 70, parce qu'on a longtemps parlé qu'Aerosmith allait retrouver leurs racines, que certains membres n'étaient pas contents de la tournure commerciale du groupe. On verra. Ça pourrait être intéressant. Et nous terminons cette journée du 3 septembre 1994, alors que Crosby, Stills et Nash lancent l'album After the Storm, un premier album en 25 ans pour le trio. C'est bizarre, je ne me rappelle pas de cet album-là. C'est <rire> pas bien, bon signe, ça. Oui, probablement qu'il n'y avait pas grand-matière à a u C'est p e u t e des a u c i s s e ça. C'est une très bonne <rire> Sur question. Sur la pochette. C'est une très bonne question. Tu vois, Moi non plus, je ne me rappelle pas du tout de. de... -dire que, en plus, en 1994, disons que ça faisait, ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas rien fait ensemble. Ça, ben, ça ils, ont, ils, ont, ils ont donné, donné une performance à Woodstock、oui. euh, qui, euh, quand même, a suscité pas mal d'intérêt、mm -hmm. cette année-là. Oui, c'est vrai.、Euh, mais je... Ben, écoute, je lisais tous ces albums-là, mais honnêtement, il y a juste les deux premiers qui sont bons. Ah oui. Oui, je suis bien d'accord.、Mm. Oui. Je ne suis pas, pas un grand fan de Crosby, Stills et Nash. C'est、oui. vraiment en plus Crosby, Stills, Nash et Young.、Mais、le premier album où c'était encore Crosby, Stills Nash, ça aussi c'était intéressant par contre. Ah bah、euh, oui. C'est des albums mémorables.、Oui. Par la suite, nous passons en fait, à cette journée du 4 septembre, donc mardi de cette semaine, et on débute en 1962 alors que les Beatles enregistrent Love Me Do à Abbey Road. Donc ça fait 50 ans que les Beatles.、Euh, Qu'on entend les Beatles, qu'on connaît les Beatles. Exactement, qu'ils ont débuté à enregistrer ouais, professionnellement en studio.、Ouais. Qu'ils ont laissé leur marque. Exact. 50 ans. C'est incroyable. Ah、euh, oui. <rire> Et qu'est-ce qui arrive avec les droits d'auteur de ça? C'est une très bonne question. D'après moi, on a dû renouveler les droits d'auteur avec、euh, les r é d i t i o n s Ça, c'est possible, euh, sur, euh, ça. Je pense que oui. Parce、ouais. que tu vois, des livres comme Le Seigneur z a n e a u qui ça fait quand même assez longtemps. Je pense qu'en littérature, c'est une centaine d'années. En littérature?、Euh, oui,、ouais. quelque chose du genre. Il faudrait vérifier. Parce les... qu'en musique, c'est Saint-Quentin. Oui, ça se pourrait que les droits d'auteur soient, soient. Que、libérins. ça soit retourné dans le domaine public. Oui, il faudrait vérifier.、Euh, ça ça serait intéressant. C'est sûr que les versions e n r e s t r é e s par les Beatles restent quand même、euh, à leur, leur disposition. Mais、euh, les pièces. Comme telles peuvent peut-être être du domaine public. Il faudrait vérifier. Il faudrait regarder. En 1965, c'est les Beatles encore, eux, qui sont au numéro 1 du palmarès américain avec h e l p alors que Bob Dylan est au numéro 2 avec Like a Rolling Stone. Donc, vraiment,、euh, deux clashes. Une bonne même, semaine.、Assez. Oui, une très très bonne semaine. Oui. 1960... c e s t q u e l q u e chose qu'on ne voit plus de nos jours. Non, <rire> effectivement. On, prend, justement, on parlait des Rose Smith qui s o r t e n n o v e m b r e peut-être justement, qui ne voulaient pas faire compétition à d'autres albums, ou en fait, ils ne voulaient pas nécessairement être obscurcis par d'autres albums qui s'en venaient. C'est une、euh, possibilité maintenant. des groupes u q Il vont... i me semble qu'il qu n'y ont... a pas grand-chose qui est sorti au mois d'août. là. Ben, non, effectivement. Peut-être qu'ils attendent également le début de. Je ne sais pas. De la saison. En fait, la saison. Le boom, commercial, au, pour ouais, fêtes, le boom commercial pour les fêtes. Oui, le boom commercial pour les fêtes, ça pourrait être ça. Ou aussi pour avoir une meilleure、euh, représentativité à la télévision. Peut-être que le m、mm, o n de novembre、ouais. est le meilleur. Je ne sais pas. Peut-être. Bob Dylan sort un nouvel album mardi prochain. Oui, oui effectivement.、Ouais. Ça, j'ai h â t e d'entendre aussi. Donc,、euh, si vous écoutez la rediffusion, b e n aujourd'hui. Oui, exactement. <médicatrice> ça s'appelle Tempest. Je ne l'ai pas encore entendu. Je vais l'écouter. et Je vais en parler la semaine prochaine、okay? c e s t vendredi prochain. Génial. Nous avons également en 1968 la pièce Street Fighting Man des Rolling Stones qui est bannie de Chicago suite à la violence causée par les manifestations devant la Convention démocrate survenue le 28 août. Bien oui, cette pièce a、euh, été inspirée par les événements de 1968、so、en、mm -hmm, France.、Oui. Euh, donc, ça parle de manifestations, de manifestations dans les rues.、Euh, e、euh, t c'est probablement pourquoi ça, ça a tellement, ça a mal viré la Convention oui, démocrate. Exactement. <rire> ben, c'est, c'est, c'est, c'est. Les, les, les policiers les, sont, ont battu,、euh, les, les, gens, les, les manifestants. Ouais, oui, i l y avait、euh, les y i p p i e s qui commençaient, les y、euh, i p p i e s plutôt qui commençaient à, yuppies, que commençaient à apparaître. l e s y i p p i e s Les, y i p p i e s Oui, l e s y i p p i e s Parce que c'est un, c'est un r e g、oui. r o u p e m e n t politique. Alors,、oui. les y i p p i e s c'est quelque chose de, de péjoratif. e e f f C'est t i v m e lorsque les y i p p i e s se sont, s ont devenu s des hommes d'affaires. Euh, et qui sont devenus très, très pédants. Ils, ils, ils ont viré de bord, <rire> effectivement.、Mais、les Yippies, eux, voulaient présenter un cochon comme,、euh, comme représentant、euh, démocrate、ah、à la、oui? présidence <rire> cette année-là. il y avait, entre autres, Phil Oaks, qui, était, qui flirtait un peu avec les Yippies,、mm -hmm. mais qui r e s t r e s t é un peu plus à part. Lui s'est fait battre, d'ailleurs, à Chicago, dans les rues, alors qu'il donnait un concert. Il y a a v i t、euh, on avait. confisquer Tout ce qui était matériel électrifié aux gens qui、euh, voulaient faire、euh, donc, un concert de musique à l'extérieur. Oui, parce de... que la MC5 va jouer. Au... Oui. Oui, effectivement. De, de, de, mais ceci, je sais pas si c'est avant leur, leur performance ou après où on a,、euh, donc on a débranché tous les emplis、ah、dans、oui. le fond. Il a fallu que les musiciens jouent avec des porte-voix et tout. C'était assez, <rire> assez particulier.、Euh, mais bref, ça reste quelque chose, franchement, d'assez sombre par contre. Oui, euh,、oh, euh, absolument, absolument. Et tu sais, il y avait des manifestants cette année même à la Convention démocrate, là, qui, qui, qui s'est terminée ou en fait qui va se terminer aujourd'hui. hier soir, c'était le, le, le discours d'acceptation du de... président Obama.、Euh, donc y avait ça doit des, être terminé. oui. Probablement c'est terminé parce que c'était le clou de l'événement. Et il y avait justement des manifestants, mais des manifestants républicains. Donc c'est un peu loin de ce qu'on avait à cette convention-là de Chicago. En fait, c'est totalement le contraire. Oui, exactement. C'est un peu incroyable. En 1969, cette fois-ci, c'est la naissance de Dweezles a p p a Oui, excellent guitariste et c'est lui qui est devenu. Euh, le responsable un peu de, de, du,、euh, comment pourrait de dire, l'héritage de, de Frank Zappa, qui、ouais. continue à, comme ça à faire connaître sa musique dans le monde. Je l'ai jamais vu en spectacle. s e m b i e t que c'est bon,、euh, Zappa Place Zappa? Oui, ça, j'ai hâte.、Euh, un jour, je vais, je vais aller le、hum. voir, c'est certain. Donc, le tributaire、euh, du patrimoine musical de Frank Zappa. Exact. <rire> En 1970, cette fois-ci, c'est George Harrison qui lance la pièce My Sweet Lord. Oui, pièce qu'on aime beaucoup. Ben oui, pièce extrêmement importante、euh, au niveau des s é r i e Même si c'est des bondieuseries, là, oui, ça reste、oui. une belle pièce. Oui, ça reste <rire> une très très belle composition. En 1973, c'est Marvin Gaye qui est au numéro un du palmarès avec Let's Get It On.、Mm -hmm. Pièce moins représentative du potentiel,、euh, e n en fait, c'est une très très bonne composition musicale, mais faut dire q u les paroles sont un peu anodines, e、euh, t、euh, on s'éloigne un peu des, des, des grands succès de Marvin Gaye dans les années 60, ça, c é t a i t un peu plus des pièces d'amour, moins sexuelles, si on veut. e <rire>、euh, t de l'excellent album What's Going On, là, qui, qui est à ne pas mélanger avec Let's Get It On. En 1946, Greg Allman est, est arrêté pour、euh, conduire dans l'état de briété. Il venait à peine de récupérer ses licences après une suspension de cinq ans pour les mêmes raisons. Ouais, Greg,、euh, Greg c'était <rire> quelque chose.、Ouais, C'est vraiment on, malheureux. D'ailleurs, il a dû subir、euh, une, un changement de fouet.、Oh, oui,、oh, ouais, parce qu'il avait tellement de, de drogue s puissante s et d'alcool dans sa vie qu'à un moment donné.、Euh, Euh, le corps ne suivait plus. Ça donne le goût de, de relaxer、euh, au niveau alcool、euh, <rire> quand on regarde Greg <rire> Allman. Quand on regarde ces exemples-là, que ce soit、mm -hmm. Greg Allman ou euh, euh, David Crosby. AeroSmith、ouais. euh, aussi, qui ont eu beaucoup de misère. Eux, Mais eux, c'est juste, eux, juste eux, les drogues. Eux、donc. sont chanceux parce qu'ils、ouais, ouais. sont incroyables. p a r Comme e que, c je te l'ai dit,、euh, lorsque je d i s ai s vus en spectacle cet été,、euh, moi, quand j'ai commencé à aller, à aller les voir, j'avais 16 ans. Là, et puis.、Euh, C'est incroyable, j'ai beaucoup changé là, depuis ce temps-là, mais eux, ils n'ont pas changé. C'est <rire> incroyable. C'est incroyable. J'en viens pas. Ah, c'est magique. C'est des surhommes. Bon, on se d i phénomène. Oui,、ouais. exact. Finalement,、euh, non pas finalement, mais plutôt par la suite, en 2000, <rire> c'est le décès de David Brown, bassiste de Santana, euh, dû euh, à, à une maladie du foie en fait, et des reins. Il est décédé à l'âge de 50 ans. Ouais, ce qui est quand même pas mal、oh, jeune、exactement. pour、euh, mourir comme ça de cause naturelle. Oui, c'est très malheureux. Et finalement, en 2008, eh bien, une vente aux enchères très intéressante a lieu à Londres, alors que la première guitare brûlée sur scène de Jimi Hendrix est vendue à 280 000 livres sterling, alors que le premier contrat de management des Beatles, et, entre les Beatles, en fait, et Brian Epstein, obtient, lui, 240 000 livres sterling. C'est assez incroyable. Ouais. On va aller écouter Jimi Hendrix, justement, avec une pièce,、euh, qui a été enregistrée au cours d'un concert où il a brûlé, justement, une guitare. Et c'est peut-être,、euh, le concert,、euh, le, où il a brûlé une guitare le plus célèbre. <rire> c'est celui de Monterey. On va aller écouter un classique, une reprise, une relecture de sa part d'un classique du blues,、The、Killing Floor. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM. e m e s Ça nous vient de leur troisième album, L'Excellent She Heart Attack, paru en 1974. Et juste avant ça, on a entendu Jimi Hendrix avec sa relecture de Killing Floor, un classique du blues qu'il a interprété lors de son, son passage au fameux festival de Monterey en 1967. C'est tiré d'album tout simplement intitulé Live at Monterey. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Monsieur Simon f i t z b a y et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant rendu aux éphémérides du 5 septembre. Et effectivement, il y a au début en 1946 avec la naissance de Farrok Boulsara, m i e <rire> u x connu sous le nom de Freddie Mercury. Ouais. C'est une, bonne, une,、oh, bonne, oui, idée. une ben, bonne idée de sa part,、euh, Farah Boussara.、Euh, C'était quand même assez.、Euh, c'est pas rock.、Là. Non, exactement, <rire> pas très rock. Et il、euh, faut dire que ça, ça a dû aider Freddie Mercury aussi à se faire accepter、euh, sur la scène musicale、oui. et par le public anglais. Là, parce que bon, lui、euh, vient de, de, de Zanzibar. Oui. Il est né là-bas,、euh, mais c'est un p r o t e c t e u r a anglais. Donc、mm -hmm. qui, il a été élevé à l'anglaise toute sa vie,、oui. Freddie Mercury. Oui, oui. Alors, la suite, en 1946, toujours, c'est la naissance de Loudon Wainwright III. Oui,、mm -hmm. chanteur, mais également père de Martha et Rufus Wainwright.、Oui. Sur、euh, les, les enfants terribles,、euh, <rire> du, e、euh, d la pop, u montréalaise. De la pop、euh, montréalaise anglophone. anglophone. Oui,、oh. exactement. Euh, il célébrait ses 66 ans d'ailleurs.、Ouais, bien sûr, est, la mère, c'est une des sœurs、euh, McGarrigal. o、ouais, u i qui est malheureusement décédée、euh, il y a deux ans. a、ah, n c t e l l e qui est, qu est décédée? Oui, exactement.、Ouais. C'est très triste. C'est très malheureux.、Uh, en 1964, Manfred Mann lance d i d é w a d d d é donc une autre <rire> version de cette pièce.、Une、pièce très cérébrale. Oui. <rire> Exactement. J'aime i e la version ça, ça. que Captain B. Fart en a faite、ouais. n 1967.、Ah、ouais? Ouais, ouais. Sur l'album、euh, Safe as Milk、euh, Non, ça a été un simple. En fait, c'est le premier simple, la première pièce enregistrée par、euh, Captain B. Fart et ça se retrouve sur aucun album. ok、euh, C'est vraiment ça, ça... 45 tours. Oui, et ça a été enregistré pour AM et par la suite AM. Les a mis à la porte <rire> parce qu'ils <rire> ne s'attendaient pas à ça.、Ah. Ouais. Euh, en 1964, les Animals sont au numéro 1 avec The House of the Rising Sun. Oui, ça, c'est un classique.、Euh, c'est une reprise d'une un, pièce、euh, de Johnny Hallyday. <rire> non, pas du t o u <rire> Heureusement. <rire>、euh, Johnny Hallyday l'a r e p r e n d en français.、Euh, les portes pénitentiaire. s On a fait une version risible, ouais. Là, ouais.、Euh, évidemment, comme、euh, bah, pas mal de tout ce qu'il a fait dans sa carrière, n'est-ce pas? Bah, quand on est un amateur de rock, Je suppose que si on aime la pop, on peut peut-être apprécier John A. L. d a y、ouais, Mais、ouais. c'est parce qu'on le fait passer pour un rocker. C'est pas un rocker, d u t o u t le John L. A.D. Je veux、ça. dire, les Anglais qui、euh, jouaient sur ses albums. Parce qu'il faisait appel à des musiciens anglais ou américains, rien a i tous t de lui. Ben、ah、oui. J'ai déjà raconté que Jimmy Page、euh, a décidé de laisser le travail de session après avoir travaillé pour Johnny Holliday. J'avais que ça、studio. avait été sa dernière session,、ouais. c'était avec Johnny Il l a t e l l e m e n t Il l'a tellement é c o e u r é si on veut, <rire> <rire> qu'il est parti de la, la, la vie de, de, de musicien, de studio.、Ah, ça ne me surprend vraiment pas. Je le t r o u v a i t tellement déplaisant. Et... Pédant, là, hautain, qu'il dit non, je suis tenu de travailler pour du monde comme ça. Et、euh, il est allé est, se joindre au Yardbird. p e r e c é t a i t pas une mauvaise décision. Oui, ce qui était une bonne chose. <rire>、oui. Donc, Johnny、Hallyday、a l i d é a c o n t r i b u é à la naissance de l e diplôme, d'une certaine façon. Exact. Mais de <rire> très loin. Mais c'était involontaire. Oui, c'est ça. <rire> En 1966, cette fois-ci, il vient alors que les Beatles sont en congé après leur dernière tournée. John Lennon s'envole pour l'Allemagne pour tourner le film How I w o n t h e War.、Mm -hmm. Film très peu connu, par contre. Il ne tient pas un rôle super important, je crois, par contre, sur,、euh, sur ce film-là. Non, c'est un rôle de soutien. Ouais, ouais, puis,、euh, bon, personnellement, ce n'est pas un film que j'ai trouvé fameux. Je n'ai pas vu, en、non? fait. Je n'ai pas,、euh, pas encore écouté. C'est drôle parce qu'il s'adresse à la caméra. Oui,、euh, ouais, il brise le quatrième mur. C'est、ouais. ce qu'on voyait d'ailleurs dans l'anthologie des Beatles. On, on montre un petit extrait, c'est justement、ouais. ça. Il faudrait, faudrait éventuellement que, que je trouve une copie. En 1990, B.B. King reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.、Ouais. Donc,、euh, bien mérité pour une carrière、euh, encore et toujours、euh, vraiment très très remplie. En 2003, c'est la première de Greendale, le film le concept de Neil Young, qui se marie à l'album concept du même nom, la n c é、oui. la même année.、Mm -hmm. J'ai pas vu le film. J ai, j ai non, j'ai pas vu、je、le veux... film non plus. L'album, je l'ai. C'est o r r e c t je... Oui, je... c'est un album correct avec le... avec le Crazy Horse, mais le film, je l'ai pas vu. Il、ah, faudrait éventuellement q u mette r la main sur une copie. Ben oui, j'aimerais bien ça, voir. Ça serait plaisant. Ce qui nous amène à la journée du 6 oui, septembre. Oui, parce que ça, c'était une petite journée. Oui, une petite, petite journée petite, de 5. Et le 6 septembre, on débute avec la naissance de Roger Waters, bassiste de Pink Floyd, qui célébrait ses 69 ans.、Mm -hmm. Et c'est également l'homme derrière Dark Side of the Moon, derrière The Wall, derrière、ah, Animals, oui. derrière oui. les plus gros albums de Pink Floyd. Oui, c'est ça. Derrière les concepts,、oui. faut、mm -hmm. dire. Oui, après、euh, Wish You Were Here, ben, il a pris pas mal le contrôle, hein, de contrôle、ah, de, oui. de Pink Floyd. Et malheureusement, ben, ça. Ça, ça, ça, ça a、explosé. contribué à, à ce que les autres、euh, se désintéressent un peu de Pink Floyd.、Mm -hmm. Curieusement, ils ont repris le flambeau par la suite.、Oh, oui. Mais, oui. Euh, on va entendre une de ces pièces、euh, vraiment les plus importantes, les plus marquantes、euh, de Roger Waters、euh, dans un moment dans le bloc musical. qui nous amène par la suite en 1963, alors que Jerry Lee Lewis signe son contrat avec Sound Records. Lui qui avait essayé de, de, de, de faire des auditions avec、oui. Sam Phillips、oui. euh, quelques temps auparavant, mais Phillips n'était pas là. Donc,、euh... En 1963, c'est.、Ouais, euh, euh, il doit avoir une erreur de frappe,、non? ça doit être en 1953, parce que n 1963, Lewis était déjà oublié.、Ah, puis déjà, aussi,、euh... ça ne se peut même pas, en 1953. Parce qu'il me semble que c'est plus、lui. en 56-57. 56-57, ça serait possible.、Ouais. d e s faute s de frappe, écoute, c'est impossible. Parce que Jerry Lewis est arrivé, c était comme le petit jeune, le petit dernier. Là, Johnny Cash et Elvis étaient là depuis ouais, un b o u t de temps, alors je pense plutôt que ça doit être 56-57. On va regarder ça.、Moins. On va regarder、mm -hmm. ça pendant la période. On va vérifier、sociale. ça et on va revenir là-dessus. Où、oui. ça te date? <rire> en 1968, Eric l a t o n enregistre un solo sur la chanson Wild My Guitar Gently Weeps des、oui, Beatles. la première、euh, perdition d'un artiste majeur sur un enregistrement des Beatles. Il、mm -hmm. oh, y a eu Plein de musiciens qui étaient passés, mais des musiciens、oh oui. de studio, des musiciens classiques,、euh, des violonistes, etc.、Exact. Mais là, c'était la première fois là, que quelqu'un arrivait et euh, faisait.、Euh, quelqu'un de connu, de vraiment connu,、mm -hmm. et participait、euh, de façon aussi importante à une pièce des Beatles. Exact.、Ouais. Mais il n'y en a pas eu gros, hein. Non, non, non. juste Billy non. Preston, à part ça. Et euh, puis, euh, bon, des voix des Rolling Stones, là, sur、ouais. All You Need Is Love, là. Des、ouais, trucs、euh, <rire> enregistrés, e n r e g i s t r é s devant le public d'une、ouais, certaine ouais. façon. <rire> En 1974, cette fois-ci, Dark Horse, le label de George Harrison, lance son premier album. Il s'agit,、euh, oui, The Place,、euh, The Place I Love, voilà, du groupe Splinter. Que je connais pas, j'ai jamais entendu ça. Moi non plus, malheureusement. Mais... C'est quelque chose que j'aimerais peut-être entendre, mais je sais pas si, si on aimerait, par contre. Pas sûr, hein, parce qu'il faut le v o u e r les Beatles, c'était pas des grands découvreurs de talent.、Là. Malheureusement.、Euh, L'étiquette à Apple, là, à part Mary Hopkins qui a eu pas mal de succès, Bad Finger,、euh, c'était assez、euh, un flop.、Ouais. <rire> il y a eu James Taylor, mais,、ouais. euh, mais l'album qu'il a fait n'a pas、euh, vraiment Ça a fait pas de été. Ça n'a pas été son album qui l'a révélé. au public. Mais en général, on pourrait dire que c'était pas l e s grands découvreurs de talent.、Là. Exactement. Ça nous amène par la suite en 1978,、euh, 1975 plutôt, alors que Bruce Springsteen lance Born to Run. Oui, ça c'est un album、euh, fantastique.、Ouais. Là. là, je sais pas si on parle du 45 tours ou de l'album,、euh, mm. mais l'album c'est、euh, vraiment excellent. Moi, je suis pas un fan du tout de Bruce Springsteen, mais il faut avouer que、euh, Born to Run, c'est un très bon disque.、Ouais. Bruce Springsteen, je trouve trop pop, là. C'est plus de la pop à mon avis、oh, oui. que, que du rock. Euh, mais ça,、euh, ce disque-là, il est très, très, très bon. Oui, effectivement. C'est un、euh, de ceux que j'aime bien. De Spring s t e e n Moi non plus, je ne suis, suis pas un fan, surtout de ce qui est devenu à la longue.、Ouais. Euh, mais ce qu'elle a fait là, avant Born in the USA, c'est quand même intéressant. Oui. En 1978, c'est le décès de Tom Wilson, producteur célèbre pour avoir travaillé sur les albums Highway 61, Revisited de Bob Dylan, Velvet Underground et Nico des Velvet Underground et Freak Out des Mother of Invention.、Mmh, c'est quand même une palette assez、euh, diversifiée et é c l e t i q u e De très bons albums aussi.、Oui. En 1994, c'est le décès de Nicky Hopkins, pianiste des Sessions prisées pour,、euh, en Angleterre, plutôt, et qui a participé à des albums des Rolling Stones,、mm -hmm. des Beatles, des Kings et même d e Spinal Tap. Ah oui, c'est un musicien de studio vraiment très renommé, très connu.、Mm -hmm. Euh, les Beatles, par contre, je ne savais pas q u i l a v a i t participé.、Ouais, Peut-être en solo, là, parce que je、euh... sais qu'il est sur. Oui, il, il a travaillé avec John Lennon, il a travaillé avec George Harrison, mais je pense qu'on le retrouve sur un album des Beatles. Il faudrait vérifier, mais je ne sais、ah, pas、ouais. si c'est même pas l'album blanc ou quelque chose dans le genre où il y、bon. aurait une participation. Il faudrait voir. En 1999,、eh、bien, le chanteur des Stan Temple Pilots, Scott Weiland, est condamné à un an de prison pour violation de probation. L'enfant terrible、oui. du rock, oui, ça, Scott Weiland. On voit ça souvent. Scott Weiland a une vie euh, euh, moche、oui. hein, par rapport à ses démêlés avec la justice. Ah oui, Exactement. C'est un gars qui, qui, qui aime ça, jouer avec le feu, <rire> d'une certaine Malheureusement. façon. m a l Heureusement. Malheureusement pour lui. Oui, là, oui, oui. Il fait rire beaucoup de monde. Moi, je trouve,、euh, trouve qu'il fait pitié.、Oh, oui, oui. Il, il devrait essayer de s'en sortir éventuellement. Et nous terminons cette journée du 6 septembre en 2000 alors que Paul Simon lance son neuvième album solo intitulé You're the One. Que je ne connais pas, mais je dois dire qu'en général, je ne précise pas tellement ce que Paul <rire> Simon a fait. C'est ce que je me d o u t Oui, Oui. Euh, comme je te disais il y a quelques minutes, on va aller écouter、euh, une pièce de Roger Waters, qu'il a enregistrée avec Pink Floyd, et、euh, ça, c'est une pièce que je ne fais jamais jouer. En fait, ça doit faire des années que je n'ai pas fait jouer ça,、là. plusieurs, plusieurs années, mais c'est une de ses pièces les plus marquantes, les plus personnelles. C'est une pièce tirée de l'album The Wall, évidemment, parce que ça, c'est son œuvre, quasiment lui tout seul. <rire>、euh, c'est un immense classique, Comfortably Numbed. どうぞ。 Thank you. Euh, La relecture d'un classique de.、Euh, J'allais dire Chuck Berry, c'est pas ça du tout, <rire> c'est Buddy h o l l e Not f a d e Away. Ça, c'est tiré du premier album、euh, des Stones, album homonyme en Angleterre, mais qui, ici, en Amérique du Nord, s'appelait England's Newest Hitmakers.、Mm -hmm. Et ça, c'est apparu en 1964.、Euh, juste avant ça, on a entendu un immense classique de Pink Floyd, c o m f o r t a b l y n u m b qui nous vient bien sûr de The Wall, qui est sorti en 1979. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 7 septembre, n'est-ce pas?、Et、effectivement. Aujourd'hui même, dans aujourd la même. diffusion originale. Exact. Et on débute en 1936 avec la naissance de Buddy Holly. Eh oui, c'est pour ça que j'ai fait tourner Not Fade Away,、là. reprise des Stones. Il a influencé beaucoup, beaucoup de monde,、ouais. uh, Buddy Holly,、uh, Paul McCartney, entre autres, Un immense fan. Un très, très grand fan.、Oui. Pouah, écoute, c est, c est, on peut pas être plus fan que ça. Il a même acheté son catalogue、euh, de, de chansons. Il faisait des, des, des fêtes b o d y Holly aussi où、mm -hmm. tout le monde devait s'habiller、euh, <rire> euh, en, en Body Holly. Dans, dans un de ses premiers vidéos-types qu'il a fait, je pense que c'était Good Night Tonight,、ouais. là, il était déguisé en b o d d y Holly. Exactement.、Mm -hmm. En 1963, toujours,、euh, 1963 plutôt, parce que 36-63, ça s'inverse.、Oui. <rire> les Beatles sont au numéro 1 du palmarès avec She Loves You, alors que les Rolling Stones sont au numéro 21 avec c o m e o n Oui, ça, c'était le premier 45 t o u r des Rolling Stones, c'est une reprise de Chuck Berry.、Mm -hmm. une reprise très réussie, là, mais、euh, ils n'auraient pas fait une long, longue long, long carrière s'ils n'avaient pas commencé à écrire leurs chansons. Comme on l'a dit dans l'émission de la semaine dernière, c'est leur gérant, Lulu、uh, Oldham, u i e u de t e qui Les a forcés comme ça à écrire Le, <rire> leurs propres pièces. C'est une très bonne idée.、Euh, on va revenir sur,、euh, on disait tout à l'heure,、euh, Jerry、Lee、Lewis、oui. euh, en 1963. Oui, je suis allé vérifier. C'est ça. Et c'est l'expiration de son contrat, en fait,、oui. qui a été décrété en 1963. Il a décidé de ne pas renouveler. Il、mm -hmm. s'est en allé、euh, sur l'étiquette Smash, ce qui n'a pas、ah. été une très bonne idée. Non. Euh, pourtant, euh, à ce moment-là, en 63, il avait commencé à faire du country, hein,、mm -hmm. Sun Records était reconnu pour,、euh, avoir plusieurs artistes de country et,、oh, et ouais. faire la promotion de cette musique il a plus facilement r e s t é avec eux. Exact. Est-ce que、faire. la compagnie, par contre, elle, était intéressée à -ce, ce que. Voyons, je suis tombé de la misère avec e s t c e que、euh, Lewis reste、oh, avec eux C'est une, <rire> une bonne question. Je ne suis pas certain、si, qu'ils qu voulaient、euh, qu le garder. Je pense que ça a fait leur affaire. Oui, ça ouais. doit. Oui, je pense. <rire> <rire> Et、également, on a vérifié pour n i c k y h o p k i n s qui disait qu'il avait travaillé avec les Beatles.、Ça. En fait, il a fait une seule collaboration、euh, créditée c'est sur le simple、euh, Revolu Revolution. Donc,、voilà. donc, la version très rock、euh, ouais. et jouable PN électrique. Exact, hein, sur cette version. Et ce qui, a, ce qui nous ramène, en fait, à notre journée du 7 septembre, et、euh, nous en sommes en 1965, alors que Bob Dylan lance Positively Fourth Street. Oui, une de ses pièces、euh, les plus rock, on pourrait dire, en、mm -hmm. tout cas é l e c t r i q u e Exact. En 1968, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham donnent leur premier concert en tant que Led Zeppelin, c'était au Teen Club Box 45 de Glad Sakes au Danemark. Oui. Glad s a k s j'imagine. Oui. Probablement. Oui. <rire> l s sont chanceux, les Danois, comme ça, d'avoir eu le, le privilège de voir Led Zeppelin pour la première fois. Oui. En 1968, toujours, le troisième album des Doors, Waiting for the Sun, est au sommet du palmarès des ventes d'albums.、Oui. c'est un très bon disque、mm -hmm. des Doors. Ben, évidemment, Moins que les deux premiers, mais、ouais. euh, quand même très très très bon disque qui euh, peut, euh, ouais, ça, c est un peu sous-estimé, malheureusement. Oui, ç c'est très dommage. En 1975, Liguez-vous donne un concert d'adieu à Montréal. <rire> c l s étaient de passage. Oui, s i e n s、si、on veut danser plusieurs fois par ouais, la suite. Exact.、Là. En 1978, c'est le décès de Keith Moon dû à une surdose d'héménéphirine. d é m e n é p h i r i n e d é m e n é p h i r i n e C'est une drogue qu'on lui avait presquise pour vaincre son alcoolisme.、Ouais, c'est assez ironique. Donc, s'il、ouais. euh, était resté,、euh, euh, s'il avait continué à boire,、euh, il serait peut-être pas mort. Ça, il aurait fini par mourir parce qu'on a oui, jugé, les médecins ont dit que son métabolisme, son, son corps, son. Euh, était tellement magané vers ses abus、euh, qu'il avait qu fait depuis、euh, 10, 15 ans,、euh, qu'il y avait le corps d'un homme dans les 70 ans avancés. Exactement. Et ce qui est très malheureux, en fait, c'est qu'il. Qu on le voit d'ailleurs sur la pochette de Who Are You? Il、ouais. euh, a l'air beaucoup plus vieux que、ah, les、oh, autres.、Oui. Ah, euh, oui. Et lorsque j'étais、euh, jeune, j'étais enfant, lorsque, lorsque ça a sorti cet album-là, Euh, J'étais surpris, je regardais la, la pochette et、euh, je me disais, c'est qui ce vieux monsieur-là? Exact. <rire> il détonne un peu a v e c les autres.、Ouais. Euh, mais Keith Moon avait pris, je pense, une trentaine de capsules d'éménéphérin.、Ouais. Euh, il n avait pas bu, mais c'est qu'une trentaine de capsules, quand tu es supposé en prendre deux ou trois par jour,、mm -hmm. c est, c est, ça compte pour beaucoup. Donc, c'est un overdose, malheureusement.、Ouais, c'est、euh, pour ça que、euh, on... les gens, généralement, lorsqu'ils travaillent sur un médicament pour arrêter une addiction, arrêter Euh, une drogue、euh, qui, qui, qui rend accro, on va aller chercher quelque chose qui ne fera pas d'overdose pour essayer de,、oui. de, de, de, de sauver. Dans le fond, la, la, les personnes qui pourraient en abuser. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé la solution pour l'alcoolisme.、Oui. Donc,、euh, aujourd'hui,、eh、ça fait 34 ans de ça.、Mm -hmm, exactement. En 1960. Les Houx, qui en passant, seront à Montréal. Ah oui, ils vont venir en concert. En spectacle, au mois de novembre. Ouais, les billets sont en vente depuis un bout de temps. Ah, ça, tu vois, j a i mis les billets depuis un bout de temps. Parce qu'il y avait. Mon ami de Dr. Pendragon m'a convaincu d'y aller. Parce que moi, je les ai vus, les Houx. C'est un des. Je te dirais, c'est. Facilement dans mon top 5 des meilleurs spectacles que j'ai vus dans ma vie.、Ah, les Who、euh, en 97, je les avais vus, ils avaient fait Quadrofina. Et il、euh, y avait John and Whistle cette époque-là、mm -hmm. qui faisait encore partie du groupe. Et、euh, c'est lui qui avait été le clou de la soirée avec son solo de bande.、Ah, ouais. Et je n'étais pas sûr.、Euh, là, ils reviennent. Évidemment, a n Whistle est décédé. Keith Moon aussi. Il y i t juste Roger Daltry et Pete Huncheon. Je ne suis pas sûr de, de gâcher cet aussi beau、euh, souvenir, mais le docteur m'a convaincu d'y aller. Alors,、euh, je v a i s a l l e r voir les o ù、euh, au centre b e l l e c'est au mois de novembre, j'ai la date un peu plus loin.、Là. Je vais vous le donner plus tard dans l'émission. Ça fait suite à la tournée un peu, on pourrait dire ratée, de Roger Daltry, e qui avait été présentée à la place des arts un peu plus tôt cette année. C'est le mercredi, vendredi 23 novembre. Non, je m'excuse. Mardi 20 novembre, Léo, au centre b e l l e Le 23 novembre, c'est Neil Young qui va être au centre b e l l e Et le 28, c'est Leonard c o h e n Oui. J'ai mis le pied. En 1978, toujours, eh b cette véchisse débute sa carrière solo en donnant un premier concert au Max's, oui, Kansas City、ouais. à New York. Carrière solo de très courte durée. Oui, et、euh, donc très risible également. <rire> en 1992, Roger Waters lance Amuse to Death. Oui. Euh, c'est un bon album de,、ouais. de, de Roger Waters. Je dirais, bon, je dirais que c'est le meilleur qu'il a fait. Oui,、ouais. oui, oui, effectivement. Parce que, comme on l'a déjà dit,、uh, Radio Chaos,、ah, c'est insupportable. Ça. Ça. Incapable. Même la pièce titre est affreuse.、Oh, J'ai、ouais. vraiment du mal.、Euh, the, the, the Pros and Cons of Hitchhiking est intéressant. C'est un album, par contre, qui, qui, qui est très mélancolique, nostalgique.、Ouais. Des, des gens ont un mélange à la Roger Waters,、mm -hmm. mais qui peuvent tomber sur les nerfs à la longue.、Ouais. Moi, p e r s o n n e Personnellement, OK, c'est un album correct,、mm -hmm. mais moi je l'aime p a、ah, s c o u Ah, c'est ça, exact. Je, je peux comprendre. Amuse To Death était vraiment plus réussi. C'est Jeff b e c k d'ailleurs qui joue de la guitare sur Amuse、mm -hmm. To Death. Ce qui rajoute une, une bonne profondeur.、Oh. En 1997, c'est le décès de Derek Taylor, responsable des communications des Beatles et malheureusement décédé à l'âge de 65 ans d'un cancer. Oui, je me s u r très coloré, euh, très très euh, intéressant à côtoyer.、Mm -hmm. Euh, les journalistes l'aimaient beaucoup,、euh, à l'époque.、Euh, ah, les Beatles,、euh, visitaient beaucoup son bureau des,、euh, de, des tickets d'Apple. J'en doute. <rire> Puis <de rire> étaient très fréquentés. <rire> Et en 2007, une étude démontre qu'une rock star a deux fois plus de chances de mourir jeune qu'une personne normale et que l'industrie devrait déclarer qu'il s'agit d'une profession à haut risque. <rire> pour les compagnies d'assurance,、oui. bien sûr, ça pourrait être utile pour c'est-à-dire,、euh, les, les, les familles, surtout、oui. des rockers. C'est évident. C'est évident.、Mm. Quoique là, de plus en plus, on voit des,、euh, des rockers.、Euh, Euh, atteindre un âge quand même vénérable. i l s sont rendus, beaucoup sont rendus dans le septuagénaire,、euh, où il y a approche de ça, donc.、Euh, ça en sort mieux. Oui, c'est ça. <rire> mais c'est vrai que c'est dangereux. Pas parce que, ben, oui, on voyage beaucoup, donc on s'expose à, à, de, à des accidents. Oui, exactement.、Euh, et, et, c est, c est, c est, évidemment, il y a le mode de vie qui peut être. Assez, d é l i r é Oui, en effet. <rire> Donc, que... on, peut, on peut dire que c'est vrai. Oui, exactement. <rire> Ce qui nous amène à la journée du 8 septembre, très petite journée dans l'histoire du rock. On débute en 1952 alors que Ray Charles fait sa première session d'enregistrement avec Atlantic. Oui. Donc,、euh, il, venait, il venait de se faire acheter son contrat、mm -hmm. d'ailleurs par la 52, c o m p a n i e En 1952, c'est quand même. Moi, je pensais que c'était arrivé après ça. Ouais, c'est le succès, peut-être, qui est venu un peu plus tard. Mais、oui. ouais, il a commencé à enregistrer en 1952. Également,、euh, en 1960, c'est la naissance de David Steele, bassiste des Fine Young Cannibals. Un groupe、euh, vraiment merveilleux. Ouais. Ouais, avec un nom.、Et、là, je, je suis s a r c a s t i q u e Oui, mais le nom. Le nom est vraiment en cours. Oui, mais beaucoup, c e s la musique. Bah, ça a p a s un grand rapport avec le rock, je trouve. Find y o n Cannibals.、Ouais, C'est de la pop des années 80.、Ouais. Je trouve ça insupportable. <rire> du find y o n Cannibals.、Ouais, Il faut remplir la journée <rire> avec quelque chose. <rire> oui, Parce qu'on a juste trois événements le 8 ça, septembre. C'est ça. Et on, dans, on, on termine plutôt en 1977 avec Jimmy McCluck qui, qui quitte Wings. Oui. Pas mal nono, Jimmy McCullough. Que, <rire>、euh, il n'a pas réalisé la chance qu'il avait. Il n'était pas toujours professionnel non plus.、Euh, mm. J'ai déjà raconté l'anecdote、euh, qu'à un moment donné,、euh, il avait décidé qu'il、euh, ne donnait pas de rappel, lui. Et c'est Paul McCartney qui l'a poigné par la peau du cou et qui l'a ramené sur scène. Là.、Euh, je vais t'apprendre le respect du public, petit、euh, gars. Et puis.、Euh, C'est ça, lui, il a décidé,、euh, bon, je m'en vais. Puis,、euh, il est mort pas longtemps après ça. Lui, il, était,、ouais. euh, il avait une consommation de drogue、euh, ridicule aussi. Alors,、mm. pas vécu vieux, Jimmy McAllott. Il va avoir quelque chose comme 27, 28 ans quand il est mort. Ouais, donc,、euh, dans, dans l'âge moyen、mm -hmm. des <rire> gens. Des rockers, des hommes de sexe. d e e r s o exactement. Euh, ce qui nous amène à la dernière journée de cette semaine des éphémérides du 3 au 9 septembre, c'est-à-dire le 9 septembre, et on débute en 1946 avec la naissance de Doug i n g l e organiste, chanteur et compositeur d'Iron Butterfly. Oui, donc、euh, il, a atteint, euh, il a atteint un âge vénérable lui aussi. Oui, exactement. <rire> nous avons aussi、euh, la même journée en 1946 la naissance de Billy Preston. Oui, lui il n'a pas atteint un âge vénérable. Malheureusement. Il a pris,、euh, écoute, s'il était vraiment épouvantable à voir, là, vers la fin de sa vie,、là. il a pris tellement de d r o g u e et jusqu'à la fin, là, c'est ça qui l'a tué. Exact, c'est très malheureux. En 1968,、eh、bien, en studio, les Beatles enregistrent 17, 17 prises de i s j de la pièce Helter Skelter, dont une session où Paul McCartney jouait de la basse dans son dos. <rire>、okay. Je ne savais pas qu'il y avait autant de prises de, de, de, de, prise, de, de, prise de Helter、mmh. Skelter. C'est intéressant de les entendre l'un a p l'autre. Tu sais, c'est、euh, sur la, le coffret en mono. Là,、mm -hmm. euh, la, la version mono de Helter Skelter, de l'album blanc, là, est vraiment、euh, très, très, très Différent. Oui, oui, oui. Et j'aime mieux,、euh, j'aime quasiment mieux cette version-là.、Ah, ouais. On s'est habitué à l'autre. Moi, a、ah, i s、ouais, m、euh, j'aime beaucoup entendre John Lennon lorsqu'il crie I've got blisters <laughs> in my fingers. Mais il y a, a d'ailleurs、euh, des trucs différents sur les, les versions mono des Beatles, entre autres sur、euh, Sgt. Pepper's dans New Year's Club Band. She's l e a v i n g Home est un petit peu plus rapide que la version、euh, qu'on a entendue sur le stéréo. On ne sait pas pourquoi. C'est lorsque le mix a été fait, on、ouais. a peut-être fait aller le tape un petit peu trop vite.、Mm -hmm. Même chose pour.、Euh, en fait, c'est pas, pas accéléré, mais la pièce. Oui, en fait, c'est accéléré. La pièce on pass me by、euh, de Ringo Starr sur l'album blanc aussi est un petit peu plus rapide. Et l'avion qu'on entend arriver dans Back in the USSR、euh, est également différente de celle de l'album stéréo. Et George Martin ne se rappelle simplement pas pourquoi il y a ces différences-là entre les albums. C'est assez incroyable. o n parle quand même de quelque chose qui s'est fait il y a 40 quelques années. Oui, c'est ça. Donc, c'est c o m r é h e n s i b l e Ça peut. Ça, ça, ça, ça, ça, C est, c est, on peut en oublier des b o t s En 1971, John Lennon lance Imagine en Grande-Bretagne.、Mmh. Excellent oui. album.、Oui, Peut-être s o n t plus marquants.、Oh, ils sont plus marquants.、Oh, oui, vraiment. C'est celui dont les gens se rappellent le plus.、Oui. Parce que les critiques par parlent souvent、euh, de Plastic on Open.、Euh, oui, c'est un bon album, mais je pense que Imagine a plus marqué、oh, donc, oui. euh, que son précédent disque solo. Clairement. En, 1900, euh, en 1998, oui,、euh, l'ex-chanteur des Sex Pistols John Lydon、euh, règle une cause devant la justice alors qu'il se défend contre un batteur qui l'accusait de lui avoir donné un coup de boule lorsqu'il était、euh, pendant un concert, en fait. Le hic, c'est qu'il se présente chez Judge Judy. o、oui. n en a déjà parlé, j'ai jamais compris c'était quoi ça, Judge Judy. C'est x a c t e m e n t C'est la cour en direct. Oui, mais c est... C est, c est, ça n'a aucun Poids、euh, euh, juridique. C'est un peu comme quoi,、euh, le concept d é m i s s i o n qu'il y a à VTL présentement. C'est une avocate qui, qui, qui, qui crègue des causes, dans le fond, à l'amiable. C'est rien de juridique, dans le fond. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas pourquoi, le gouvernement pourquoi qui Pourquoi quelqu'un va là, d'abord、euh, pour, pour, pour faire de la sensasi, du sensationnalisme. En fait, c'est que surtout, on propose de payer.、Euh, le, si, on, si elle dit. Euh, monsieur un tel. Monsieur l i d e n je vous condamne à payer、euh, 5 000 10 000, 000, 10 000 à tel gars. C'est la production qui le paye.、Ah, Ce s t pas、ah, la, la personne、ah, accusée, en、mm -hmm. gros guillemets,、euh, qui doit、euh, payer les, les frais. Donc c est, c est pour ça ça voit peut être、beaucoup. avantageux pour la personne accusée. Oui,、ouais, exactement.、Ouais. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de cas de, de, de trailer trash là, dans ces émissions-là.、Ouais. Euh, J'imagine. Je ne dis pas que c'est la même chose au Québec. Je n'ai jamais vu l'émission, mais c'est le même concept qu'on est allé chercher. En 2003, cette fois-ci, c'est John Mayer qui lance son troisième album, Heavier Things.、Mm -hmm. un album qui... Je ne le connais pas. Je ne suis pas un fan de John Mayer, moi, personnellement.、Mm -hmm. Je reconnais ce qu'il a fait pour, pour sa carrière et pour l'histoire de la musique, mais non, ça ne me touche pas vraiment.、Ouais. En 2003, toujours, Simon et Garfinkel annoncent qu'ils se réunissent dans le cadre d'une tournée s en Europe. Mais,、ouais. euh, Mais... Eux, eux autres aussi sont revenus souvent ensemble. Oui, oui exact.、Euh, la dernière fois qu'ils sont revenus ensemble, il y avait un c o n c e r t qui était prévu à Montréal.、Ouais, C'est l'année été... dernière. Euh, C'était annulé et puis、euh, pas de nouvelles depuis ce temps-là. Pas de nouvelles depuis ce temps-là. Les, les billets de concert étaient extrêmement chers. Moi, j'aurais aimé ça.、Aller、les foires,、ouais. c'est beaucoup trop cher pour.、Euh, oui, on, on, on, on vit une période, je dirais, ridicule. b a r b r a Streisand, ça coûte combien aller voir b a r b r a Streisand? Ça d o i t ê t r e plusieurs centaines de dollars. C'est ça, c'est plusieurs centaines de dollars. C'est complètement ridicule. Oui,、ouais, c'est spécial. Ouais. C'est un peu n'importe quoi.、Euh, quoi. Ils, ils, vont vont... ils vont finir par nuire à l'industrie du spectacle en faisant des trucs comme ça. Parce que les gens n a j h è t e n t plus de disques, ils vont voir des spectacles. Mais à un moment donné, ils sont, on en est rendu à demander 800 pour aller voir <rire> un concert. Ben, une、là. limite à payer, J'ai rien contre, par contre, les, les forfaits VIP qu'on offre aux gens, là. Les, les, genre, les 10 premières rentrées.、Ouais, bon, ouais, pour、ouais. un gros fan de Paul McCartney, de payer 1500 ou 2000 pour souper avec lui. Là, Euh, c'est correct parce qu'il va réaliser le rêve d'une vie. C'est ça.、Euh, c est, c est, a, les gens ne sont pas obligés de faire ça, mais lorsqu'on aime un artiste et que cet artiste-là nous demande 800 pour aller la voir, non. là, C'est ridicule. Exact. Et nous terminerons. Ouais, que ça reste qu'elle chante dans une arena, là, cette personne-là. Oui,、ouais, c'est ça. Elle a i s pas dans ton salon.、Là. Exactement. <rire> Donc, ça commence à faire cher là, du <rire> siège. Et pour terminer cette semaine d'éphéméride,、eh、nous nous dirigeons vers le 9 septembre 2009, le 9 du 9 du 9, alors que EMI lance une réédition complète de la discographie des Beatles. En plus d'une r e m a s t e r i s a t i o n des versions stéréo,、eh、bien, le label a également édité l'ensemble des albums originalement masterisés en mono, en version CD pour la、ouais. toute première fois.、Ouais. Euh, et euh, franchement, c'est un très très beau coffret. Oui, version définitive、euh, ouais. Oh, ouais. Euh, en ce qui c e r n Concernant les、euh, Beatles, je pense. Bon, on ne sait、euh... pas q u e s t ce qui va arriver avec、euh, l'avenir du CD,、mm -hmm. de toute façon. Donc, c'est peut-être probablement en fait, la dernière version. Il、euh, y avait eu aussi、euh, une clé USB avec l'ensemble、oui. des, des, des pièces. Ça, c'est sorti plus tard, par contre. Oui, c'est sorti、euh, quelques mois plus tard、oui. et c'est maintenant désuet parce qu'on les retrouve à cette heure sur le iTunes Store、mm -hmm. en exclusivité. Il n'y a pas de, de, de, de MP3 des Beatles. Ils peuvent e m、mm、e n -hmm. t d'ailleurs. C'est un, un peu dommage, mais bon. C'est quelque chose d'intéressant pour les gens qui aiment les MP3. Moi, je vous suggère vraiment beaucoup le coffret mono.、Euh, J'ai même pas le coffret stéréo encore chez moi.、Euh, J'ai les vieux albums que j'avais déjà.、Euh, mais le mono, j'adore. Oui, bah, c'est spécial. c e a i c C'est, c'est, ça, ça amène une certaine profondeur. Ben, pas une profondeur, mais une nouvelle, nouvelle façon de, de conceptualiser、ouais. certaines pièces.、Euh, moi, c'est, l'exemple que j'ai toujours, c'est Paperback Writer, qui, qui, qui est meilleur. Qui, mono est meilleur. Ouais,、oui. Vraiment, rentre dedans. Tandis que la version、euh, stéréo, on a les voix d'un bar, la musique de l'autre. C'est un peu particulier, même que tu peux les entendre rire à certains bouts de la pièce. C'est un, un peu spécial. Moi, j'ai les deux, mais je dirais que j'ai un faible aussi pour、euh, la version, le, le coffret mono,、mm. qui, est, qui est très intéressant.、Oui. Eh bien, merci beaucoup. Encore une fois, Simon, je vous rappelle que Simon, non, je vous annonce plutôt que Simon anime deux émissions sur nos zones cet automne. Il y a l'album classique, ça, c'est les vendredis à 10h, juste avant la classique. Et c'est en reprise les mercredis à 13h et les samedis à 17h. Ainsi que、euh, toute nouvelle émission, hein, qui débute、euh, lundi prochain,、exact. avec,、euh, que tu vas animer avec le sympathique、euh, Maxime Tanguet. Euh, l'examen final.、Oui. Tu nous parles un peu de l'examen final? Eh bien, l'examen final, c'est à chaque semaine,、euh, des albums qui vont se faire,、euh, corriger, si on veut. On va, on va faire une critique,、euh, d a l b u m、euh, généralement, ça sera trois albums par semaine. C'est-à-dire un chacun et un qu'on va,、euh, critiquer à deux. Ben, souvent, ça va être une balle lancée par, u、euh, par un des deux chroniqueurs à l'autre, dans、mm -hmm. le fond.、Euh, Max va pouvoir me proposer un album qu'il a plus aimé ou qui est plus dans son, son style. Et moi, je pourrais faire de même lorsque ça sera ma semaine. On va donner des notes De A à F, là, pour <rire> les albums de A à E, plutôt pour、oui. être plutôt francophone. o、oui, oui, ce, ce qui vraiment nous marque. Et on va aussi essayer de présenter, ça, c'est un peu ce que, que j'aime de, de, de ce que je vais faire, en fait, avec cette émission-là, de présenter des façons d'écouter la nouvelle musique,、euh, soit gratuitement ou d'exploiter aussi l'Internet pour nos goûts musicaux.、Mm -hmm. euh, donc, ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Ça va être très intéressant. Donc, ça débute、euh, lundi. Mm -hmm. Lundi à 13h. Eh bien, encore une fois, je te remercie beaucoup, Simon. C'était très plaisant. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d a l l e l e f f a i r e émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps.、Et、cet après-midi, je vais vous présenter, entre autres, trois nouveautés, soit les nouveaux albums de deux jeunes formations, King of Asgard, qui sont suédois, et Gypsy Hawk, qui eux sont américains, ainsi qu'une anthologie qui réunit le chanteur de Deep Purple, Ian Gillen, avec le guitariste de Black Sabbath, Tony i o m m i sous le nom de Who Cares. Et de plus, je vais vous présenter une f a c e complète de non pas un, mais bien Deux albums v é n é s i q u e s parus il y a 30 ans, soit Signals de Rush et Screaming for Vengeance de Judas Priest. Et dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous parler d'une formation anglaise du début des années 70 du nom de Zayor qui ont enregistré un seul album en 1971. Mais d'abord, on va écouter dans la prochaine heure pas mal de matériel des années 60. Dans un moment, on va entendre Cream. Ainsi qu'un groupe légendaire qui s'en vient en concert à Montréal cet automne. J'en ai parlé plus tôt, les OU. Mais tout de suite, on écoute le Quicksilver Messenger Service. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s La seule à diffuser du vrai rock. C'est fou!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 Et pour obtenir 5 de rabais supplémentaires, ils font un doigt et un clavier pour pouvoir taper rabaisjeune.com et faire sa soumission en ligne. Facile de même d'économiser 25 grâce à la protection sur mesure de Desjardins. Sorry for party racking. L'Association des étudiants en récréologie vous invite à la cinquième édition du 3 r p h o n e Party. Cette année, sortez vos jeunes et vos plus beaux maillots pour LE Party de la rentrée sous la thématique プログラムのディスプレイヤーは n n t o r e ーティー、17 1 5月のディプレイヤーは、1スプレイヤーは、11月のディスプレーは、1ーは、ィスプレイヤープレプススデーィ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 c e s t e s assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Rock Tommy de 1969. Je vous rappelle que les Où seront en spectacle au Centre b e l l cet automne, le mardi 20 novembre, et qu'ils vont interpréter, entre autres, au complet l'album Quadrophénia, plus plusieurs autres classiques, semble-t-il. Juste avant ça, on a entendu Eric Clapton à l'époque de Cream, avec leur relecture d'un classique de Robert Johnson, Crossroads. Ça nous vient de l'album Wheels of Fire. Excellent album double paru en 1968. Et au début du bloc, on a entendu le Quicksilver Messenger Service avec la pièce、The、Pride of Man qui ouvre leur premier disque homonyme, paru lui aussi en 1968. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n n e Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre comme ça dans les années 60 avec,、euh, entre autres, un peu de rock psychédélique,、euh, des Pretty Things. On va aussi entendre le Jimi Hendrix Experience dans un moment, mais tout de suite,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 よっしゃ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 フォー、fou fou, 89フォー、1フォー、1フ The right dreams at night Walking through my dreams and I'm not f r e e i n e v e r worry cause I never get the time You sweep our thoughts away I'm when you cross my Dreams at night, you're walking through my dreams at night. Walking through my dreams at night. case the vision goes. Here in purple velvet, now where time, emotion slows. Walking through my dreams at night, you're walking through my dreams at night. Walking through my dreams and I'm not a too. p r e t t y Things avec Walking Through My Dreams, pièce qui est parue en 1968, qui est sortie en 45 tours, mais qui est disponible sur la version remasterisée du CD de l'album SF Sorrow, premier opéra, un des premiers opérants rock. De l'histoire、euh, qui s'est sortie n 1968. C'était précédé du Jimi Hendrix Experience avec leur lecture、euh, tout à fait réussie, même fantastique et meilleure que l'original. The All Along the Watchtower de Bob Dylan,、euh, qu'on retrouve sur leur troisième album Electric Lady Land de 1968 aussi. Et、euh, au début du b l o c on a entendu les Beatles avec Come Together. C'est la pièce qui ouvre、euh, le dernier album qu'ils ont enregistré, Abbey Road de 1969.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 Il y a les tops des années passées. Il y a aussi la liste de mes 800 pièces de rock préférées. Il y a un accès direct à mon blog dans lequel vous retrouverez au moins une centaine de critiques d'albums p a r u s dans les 12 derniers mois. Il y a une section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 The Red Telephone, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock psychédélique à Trois-Rivières. C'est fou! s on s t i n g a l e p o p i e t t r on t other d e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 I'm supposed to be. Sometimes my life is so. I don't know if the third's the fourth, or if the, the fifth's to fix. Fifth. Sometimes Don't. D'une marge de crédit ou d'un prêt étudiant. Es-tu bien assuré en cas de feu? Profites-tu de tous les avantages de ta carte Visa? Savais-tu que tu peux obtenir des conseils financiers directement sur le campus? Mon nom est Marie-Claude d u g u e conseillère jeunesse à la Caisse、Desjardins、des Jardins des Trois-Rivières. Je t'invite à venir me rencontrer du 4 au 7 septembre à notre centre de service situé à l'UQTR au pavillon Albert-Tessier. Tu as des questions? J'ai les réponses. Réaliser tes rêves, c'est possible!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 Pour des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca ou visitez lecfou.ca. Le s a l u t Droit-Rivière, salut les poètes, salut les filles et c'est Kip Kuna. Je fais le lancement de mon deuxième album, Du plaisir et des bombes, au Café Bar Zenob le samedi 8 septembre, accompagné du Kit Kuna Klan. Album en magasin le 18 septembre. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. フォーカ f ュ u 8 9ー。 I、uh. you Every time I get the inspiration Think I got something good going for myself, but what goes? Boys、avec la très belle pièce, I just wasn't made for these times, c'est tiré de cet immense chef-d'œuvre q u est l'album Pet Sounds de 1967 qui a un peu initié comme ça le, le début des très grands albums de rock. De l'histoire. Juste avant ça, on a entendu Les Zombies avec Care of Cell 44. Ça, ça nous vient de l'album Odyssey and Oracle. Ça aussi, c'est un classique, cet album qui est paru en 1969. Et au début du bloc, on a entendu Love avec The Red Telephone tiré du disque Forever Changes. Et ça aussi, pour beaucoup, c'est un des plus grands albums de rock de tous les temps. C'est sorti en 1967. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le ton. On va Dans les années 60 pour encore environ une demi-heure,、euh, puisqu'on va y aller dans quelques minutes avec、euh, Crosby, Stills et Nash. On va aussi entendre le Jefferson Airplane, mais tout de suite,、euh, on écoute Jim Morrison et les Doors 521. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai de vrai rock à toi. e t bien, c'est fou! One in five. Yeah, we r e taking off Shadows of the evening crawl across the year. y o u walk across the floor with a flower in your hand. Trying to tell me no one understands. t r a d i n g your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Got together one more time. Got together one more time. Got together one more time. ダンレッ r メンションはくれしい。 20 de rabais sur son assurance auto avec d e j a r d i n Assurance Générale, il faut avoir une auto et moins de 25 ans. Et pour obtenir 5 de rabais s u p p l é m e n t a i r e il faut un doigt et un clavier pour pouvoir taper rabaisjeune.com et faire sa soumission en ligne. Facile de même d'économiser 25 grâce à la protection sur mesure de d e j a r d i n s f i s Hey, c'est Geek Kuna! Je fais le lancement de mon deuxième album, Du plaisir et des bombes, au Café Bar Zenob, le samedi 8 septembre, accompagné du Geek Kuna Clan. Album en magasin le 18 septembre! Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants d u q t r sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans、hey. The l o u Nash avec leur classique Long Time Gone s'est tiré du non moins classique premier album homonyme du groupe du trio qui perd en 1910. 6 9 juste avant ça, on a entendu le Jefferson Airplane avec、euh, leur version de Wooden Chips qu'on retrouve sur leur disque、euh, Volunteers, lui aussi, par an en 6 9 Pièce、euh, qui a été reprise euh, par euh, Crosby Stills et Nash、euh, de façon plus réussie, à mon avis,、euh, cette même année-là.、Euh, au début du bloc, on a entendu Les Doors avec 521. Ça, ça nous vient de leur troisième album, Waiting for the Sun. C'est la pièce qui clôture ce très bon disque qui a paru en 1968. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n n e l e Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre Bob Dylan avec un immense c l a s s i c ainsi qu'un peu de blues avec Johnny Winter. Mais tout de suite, on écoute Spirit Morning Will Come. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! <rire> The Mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, Do you want to?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 On the steeple, and all the pretty people They're all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused, a t Napoleon in rags, and the language that he used.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 C'est fou, 89. ans. j o h n n y Winter avec sa relecture de Mean Town Blues, qu'on retrouve sur son premier album The Progressive Blues Experience. Qui est sorti en 1969. C'était précédé d'un immense classique de Bob Dylan, Like Rolling Stone, la pièce qui ouvre le nom moins classique, album Highway 61 Revisited, de p a r i n 1965. Et au début du bloc, on a entendu Spirit avec Morning Will Come, un morceau qu'on retrouve sur cet immense chef-d'œuvre qui est l'album The Twelve Dreams of Dr. Sardonicus, qui est sorti en 1970. Euh, on va maintenant prendre un virage musical. Dans un moment, on va entendre,、euh, ben, dans les 30 prochaines minutes, on va entendre, entre autres, l e s musique s de Harmonium, de Slush, de Genesis, Jethro t u l l Mais tout de suite, on écoute Focus, Focus, Focus. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou!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 スカッターテージーザーブボクバイデシ Skimming by as eyes of the past, but the rising tide absorbs them, effortlessly c l a i m i n g They told of one who tired of all, singing, Praise Him, praise Him. We heed not flatterers, he cried, by our command, waters retreat! Show my power. Halted my feet, but the cause was lost. Now cold winds blow. Far from the north, overcast rhymes of arts. Through the storm, accusing with rage and scorn, the waves surround the sinking throne. hopes they dashed w e r e offerings f a l l Avec Can Utility and the Coastliners, la pièce qui、euh, termine la phase 1 de l'album v i n l a i n c l a s s i q u e Foxtrot de 1972. Juste avant ça, on a entendu Jeff r u t a l avec、euh, m i n s t r e l in the Gallery, la version spectacle qu'on retrouve sur l'album Bursting Out. Et au début du bloc, on a entendu Focus avec、euh, la pièce l o r classique Hocus Pocus qu'on retrouve sur l'album Moving Waves de 1971. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n a i L'Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des g r o u p e s o b s c u r s Cette semaine, je vais vous présenter la formation britannique Zyor, qui a enregistré un seul album homonyme dans les années 70 pour le moment. On va y aller avec un peu de rock québécois, du rock progressif québécois. Dans un moment, on va entendre les excellents Slush, mais tout de suite, on écoute Harmonium. Chanson noire sur les ondes de ces fous. t o n passe toujours des mains blanches au maçal. Tout est bien qui finit mal. La vie, la mort, ça divise tout ton corps. Ça crée un faux départ. Quand l'homme qui vient d'entrer, seul m m e qui sort. Une double vie pour une seule mort. どうもありがとうございました。 シューベット、また手がフューマ s おかえ。 Excellent, s l o s h avec la pièce-titre de leur deuxième disque, Stadacone, qui est paru en 1976. Ils en ont fait seulement deux albums, s l o s h mais c'est vraiment deux très, très, très bons disques. Un rock progressif teinté, fortement teinté de jazz. On pourrait quasiment dire que c'est du jazz-rock fusion. Et juste avant ça, on a entendu Harmonium avec Chanson Noire s'étirer de cette i m m e n s e c l a s s i q u e l y a l'album Leptable de 1977. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous parler d'une toute nouvelle anthologie, Kirinu, Yann, Gellin et Tony Ayomi sous le nom de Who Cares. Pour le moment, on en est maintenant rendu à la chronique des groupes obscurs et cette semaine, je vous parle d'un groupe en l a i t r du début des années 70 du nom de Zayor. Quatuor, qui s'est formé à la fin des années 60 dans le sud de l'Angleterre. Il partage comme ça quelques similitudes avec Black Sabbath, puisque c'est le même artiste, entre autres, qui a réalisé La pochette du premier album de Black Sabbath qui a réalisé celle de,、euh, du premier album de Zayar. Et、euh, les deux groupes avaient une image très sombre, mais c'est là que les similitudes s'arrêtent, puisque les quatre jeunes hommes qui composaient Zayar étaient des amateurs de RB plutôt que des amateurs de blues, comme c'était le cas de Black Sabbath. Et contrairement à Sabbath, Zayar é t a i t des amateurs de magie noire, apparemment, et même on dit qu'ils étaient des satanistes authentiques qui pratiquaient des rituels comme ça sur scène. Euh, pourtant, on ne dirait pas ça en entendant la musique de Zayar, puisque malgré le fait qu'il faisait quelque chose d'assez lourd pour l'époque, qui était inspiré par Black Sabbath et Cream, avec un peu de Emerson l et Palmer dans le tas, on ne peut pas qualifier la musique de Zayar de proto-metal.、Euh, Euh, parce que malgré le fait qu'on était en 1971, des、euh, sonorités R&B étaient bien présentes dans les musiques de z a y o r、euh, Question de vous donner une idée de ce que ça avait l'air, leur musique. On va tout de suite aller en écouter、euh, deux morceaux. Deux morceaux comme ça qui sont tirés du seul et unique album homonyme qu'ils ont sorti en 71. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock obscur à Toi-Rivière. r s s C'est fou, 89 FM. <tousse> de la Tout à fait obscur du début des années 70, le trio Zyar, qui a produit un seul album homonyme en 1971. On vient d'entendre la pièce Love's Desire, qui est une des plus progressives du disque, je dirais. C'était précédé de I Really Do, qui ouvre l'album. Malgré les prétendues allégations comme ça de satanisme dans le groupe et de pratiques de magie noire, il faut croire que le diable n'a pas été d'aucun secours. Pour les membres de Zyor, a puisque leur disque ne s'est pas tellement vendu, ce qui fait qu'ils se sont séparés l'année suivante. Pourtant, c'est pas la faute d'avoir été ignorés, puisqu'ils ont eu l'opportunité tout de même de jouer avec Jimi Hendrix et même d'ouvrir pour la tournée américaine de Cream. Mais leur hard rock psychédélique, qui avait comme ça des relents des années 60, eh bien, n'a pas converti des masses. Les quatre, quatre musiciens sont complètement disparus du radar par la suite. Voilà qui complète cette petite présentation de Zyor. a J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur anglais, e、euh, n en fait, américain plutôt. Je vais vous présenter,、euh, le deuxième album de la formation r a m Jam, intitulé Portrait of the Artist as a Young Ram de 1978. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter une f a c e complète d'un album vinyle classique paru il y a exactement 30 ans, soit Signals The Rush. Mais pour le moment, je vous parle de ma première nouveauté de la semaine. Je vous parle d'une anthologie qui réunit le chanteur de Deep Purple, Ian Gallen, avec le guitariste de Black Sabbath, Tourney Ayomi, sous le nom de Who Cares? Alors、en fait, les deux hommes ont collaboré,、euh, étroitement par le passé, puisque Gaylon a même été le chanteur de Black Sabbath, le temps d'un album et d'une tournée,、euh, soit le disque Born Again de 1983. Collaboration, e、euh, t un album très controversé, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque,、euh, ce disque a souvent été tourné en ridicule et,、euh, pour avoir moi-même assisté à un spectacle de la tournée qui a suivi, je peux vous dire que c'était pas vraiment fameux. Euh, personnellement, je ne le déteste pas, le disque Born Again, même si le son est plutôt boueux, la, la production est mauvaise, et、euh, les textes,、euh, les textes ironiques et humoristiques de Gallen ne convenaient、euh, pas du tout à Black Sabbath. Néanmoins,、euh, les deux hommes se sont réunis, comme ça, l'année dernière, pour enregistrer un single, Pour une cause caritative, pour aider à la construction d'une école de musique en Arménie. Un simple, donc,、euh, qui présentait les morceaux Out of My Mind et Holy Water.、Euh, pour ce faire, ils ont été assistés euh, par euh, tout l e de même des musiciens très prestigieux. Il y a Jason Housted à la basse, Nico McBrain de Iron Maiden à la batterie et le défunt John Lord au clavier, un des derniers enregistrements de John Lord avant son récent décès.、Euh, Dernièrement, on a décidé de sortir ces deux morceaux sur une anthologie qui réunit comme ça euh, euh, plusieurs pièces inédites et des ratés r des carrières respectives de Tony i o m m i et Ian g u l l a n Des ratés r qui, s o i s i en passant, ils ne sont pas si rares que ça.、Euh, parmi les morceaux inédits, on retrouve un, un jam de Deep Purple intitulé Dick Pimple et une p i è c e du groupe Repo Depot. que i a n Gallen a formé avant de se joindre à Black Sabbath à l'époque, ainsi qu'une version de la pièce Trashed, sur laquelle on retrouve Tony Ayomi avec i a n Pace et Roger Glover de Deep Purple. Question de, de vous donner une idée de cette récente collaboration musicale du guitariste de Sabbath avec le chanteur de Deep Purple, sous le nom de Who Cares? Je vous propose tout de suite. D'aller écouter、euh, les deux pièces qui sont sorties en simple. Holy Waters, précédé de Out of My Head, qu'on écoute、euh, tout de suite. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.FM. 89 v o s Qui réunit、euh, Ian Gillen et、euh, Tony a o m i accompagné de Jason Husted, John Lord et Nico McBrain.、Euh, on vient d'entendre deux morceaux qui sont tirés en fait、euh, d'un album double d'anthologie, une anthologie qui、euh, compilation qui réunit des、euh, pièces r a r e des r a r e、euh, s des carrières respectives de、euh, Tony a o m i et、euh, Ian Gillen. Ça vient tout juste de sortir, e、euh, t ce qu'on vient d'entendre, c'est la pièce Holy Water, précédée de Out of My Mind. C'est pas mauvais comme compilation, mais je pense que ça s'adresse avant tout aux maniacs de Deep Purple ou de Black Sabbath qui、euh, veulent absolument, comme ça, compléter leur collection de disques. Pour le commun des mortels, c'est définitivement、euh, très dispensable. Je donnerai pas plus que 5,5 sur 10 à cette compilation. Who cares?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 Soit Screaming for Vengeance, d e Judas Priest, et, et tout de suite, l'album Signals the Rush, un album qui, euh, euh, signait, euh, qui signalait plutôt,、euh, justement, le début d'un temps nouveau pour Rush et qui a découragé beaucoup de leurs fans de la première heure, dont je faisais partie, justement, e、euh, des fans de Rush qui les aimaient parce qu'ils avaient réussi comme ça une parfaite symbiose de hard rock, metal et de rock progressif, une espèce de mélange de yes, Et de Led Zeppelin,、euh, les années précédentes, on avait vu Rush、euh, faire de plus en plus de place aux synthétiseurs dans leur musique, mais la surprise a été、euh, vraiment totale, un choc, quand on a entendu Signals pour la première fois. Les claviers prenaient le déçu sur、euh, les grosses guitares de l y s e n qui avaient toujours été pré, pré, pré e u à ce qui a bien sûr contribué à faire de Rush un groupe beaucoup moins rock qu'il ne l'était auparavant. Sur Seignelors, en plus、euh, des synthés dominants, on retrouvait、euh, du reggae, ce qui était vraiment pas rock,、euh, mais aussi au niveau des textes,、euh, Neil Peart délaissait、euh, ses histoires de de science-fiction pour aborder des thèmes plus terre à terre, euh, comme、euh, l'intimidation à l'école, la discrimination, le rejet,、euh, l'intolérance, des sujets à des années-lumière、euh, de chansons, des chansons précédentes de Rush comme Hemispheres,、euh, Zanadu ou 2112.、Euh, toutefois, même si beaucoup de vieux fans ont commencé à délaisser Rush au profit de groupes plus métal pour l'époque,、euh, plusieurs ont beaucoup aimé ce disque qui est、euh, devenu Un des classiques de ce trio de Toronto, un des, des groupes canadiens les plus marquants de l'histoire. Aujourd'hui, on va écouter la f a c e 1 au complet de ce petit chef-d'œuvre des années 80, l'album Signals de Rush. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, et la seule à diffuser du vrai rock à Toit-Rivière. C'est fou, 89.1 FM. On vient d'entendre la face 1 au complet de leur album Signals, paru il y a 30 ans à la fin de l'été 1982, en septembre 1982. On vient d'entendre la pièce Digital Man, tout à fait éloquente,、euh, de la voix musicale que Rush allait emprunter dans les années 80 et 90. C'était précédé d'un morceau, plutôt doux, Chemistry. On a aussi entendu des Analog Kid, s qui faisait e n référence comme ça au passé de Rush et qui,、euh, qui passait, e n eux, à l'ère numérique à ce moment-là. Et,、euh, au début du b l o c on a entendu, et de cette phase 1, on a entendu le classic Subdivisions qui traitait comme ça en 1982 d'un sujet dont on a, on parle maintenant beaucoup ces dernières années, soit l'intimidation à l'école, la discrimination, l'intolérance et le harcèlement. Probablement,、euh, c'est la première pièce de l'histoire à avoir abordé ce problème. Et c'est devenu un des gros, gros canons de Rush. Même si s i g n o n s a surpris et déçu plein de vieux fans du groupe à cause de leur virage technologique et synthétique, plusieurs ont apprécié ce disque qui est devenu un de leurs plus mémorables. Plusieurs disent même que c'est le dernier grand disque que Rush ont sorti jusqu'au Resc Angel qui est paru au début de cet été. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous présente maintenant une autre face d'un autre album véné classique, le deuxième de cette semaine. L'album Screaming for Vengeance de j u d a s Priest qui est paru il y a exactement 30 ans cette semaine. Un album qui a beaucoup marqué le monde du métal dans les années 80, authentique, classique, du genre qui a influencé un très grand nombre de musiciens. Judas Priest s'était raplombé à ce moment-là après、euh, s'être un peu échappé、euh, précédemment avec un album très moyen, Point of Entry, qui était sorti l'année précédente et、euh, sur lequel le Priest avait pataugé dans le hard rock un peu banal. Donc, il rebondissait avec le disque Screaming for Vengeance, un album très heavy m e t a l mais aussi très mélodique et accrocheur、euh, qui leur a permis de définitivement percer en Amérique du Nord de façon majeure. Un album très puissant avec des thèmes qui abordaient, euh, euh, des thèmes aussi différents que la science-fiction, le sadomasochisme et le pouvoir sous toutes ses formes. Un disque qui préfigure、euh, le mouvement thrash metal、euh, qui a fait son apparition l'année suivante. Tout de suite, on écoute la phase 2 au complet de cet album Véné c l a s s i q u e Screaming for Vengeance de Judith Friess. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule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 17h。17 On vient d'entendre la phase 2 au complet de leur album v i n é n e classique Screaming for Vengeance qui est paru il y a exactement 30 ans cette semaine. On vient d'entendre、euh, la solide Devil's Child qui est、euh, ce qui se rapproche le plus d'un morceau à thème、euh, satanique en ce qui concerne、euh, Judas Priest. c'est quand même assez léger, ce qui rend d'autant plus risible, comme ça, les allégations de satanistes d o n t le groupe a fait l'objet dans les années 80 pour leur plus grand b a l h e u r C'était précédé、euh, d'une des、euh, seules pièces douces de l'album Fever. Et au début du b l o c on a entendu、euh, le, la pièce-titre suivie. De l'immense classique You've Got Another Thing Coming qui a vraiment fait école à l'époque. Screaming for Vengeance a marqué son temps et ce disque a eu une influence fantastique sur un paquet de jeunes musiciens des années 80. Cette semaine, afin de souligner le 30e anniversaire de cet incontournable, on a fait paraître une version de luxe de Screaming for Vengeance qui est accompagnée comme ça d'un CD supplémentaire d'un morceau enregistré en spectacle en mai. 1983, lors du h a s Festival de Californie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face de deux autres albums vénéliclassiques. Je vais vous présenter les disques Close to the Edge de Yes, qui est paru il y a 40 ans, et Farewell to Kings de Rush, qui est paru il y a 35 ans. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n a i Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous parler d'un jeune groupe américain qui vient de sortir son deuxième album, Gypsy Hawk. Pour le moment, on va rester dans la mouvance de Judas Priest puisqu'on va continuer dans le métal anglais avec trois des gros noms du genre. Dans un moment, on va entendre Iron Maiden et Motorhead, mais tout de suite.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 Fuck.、So L'Association des étudiants en récréologie vous invite à la cinquième édition du 3 a i r f o a m Party. Cette année, sortez vos chaînes et vos plus beaux maillots pour LE p a r t y de la rentrée sous la thématique Car Wash. Procurez-vous dès maintenant votre billet au coût de 15 en pré-vente ou 1 0 à la porte. Le 3 a i r f o a m Party, c'est le 20 septembre prochain au 10-12 de l'Université.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 We want Information Information Information Who are you? The new number two Who is number one? You are number six C'était un petit bloc heavy metal de 1982. On vient d'entendre Iron Maiden avec The Prisoner, un classique, tiré du nom moins classique album The Number of the Beast, paru en mars 1982. Bien sûr, c'était précédé de Motorhead avec Heart of Stone qui vient de l'album Iron Fist. Et au début du bloc, on entend du Scorpions avec Dynamite qui ouvre la phase 2 de leur album Vinyl, e classique aussi Blackout. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de cette semaine. Je vous parle d'un jeune groupe américain qui vient de faire paraître leur deuxième album sur l'étiquette légendaire Metal Blade, les Californiens de Gypsy Hawk, un quatuor de Pasadena et qui a été formé par l'ancien bassiste de Skeleton Witch, Eric Harris, qui est aussi、euh, le chanteur principal du groupe, soutenu par le batteur、euh, Joe Fabio et les guitaristes Andrew Packer et Scotty Conant. Ils citent、euh, comme influence、euh, des groupes des années 70 comme Hawkwind et Black Sabbath, mais c'est évident quand on les entend、euh, que Thin Lizzy,、euh, c'est leur modèle. Ils me font beaucoup penser aux Thin Lizzy de l'époque、euh, de l'album Bad Reputation. C'est très carré, très rock. J'ai bien aimé ce deuxième disque、euh, qui s'intitule Revelry in r Resilience, qui, comme je l'ai dit, vient tout juste de paraître. Question de vous donner、euh, une idée de ce que ça a l'air, leur musique. On va tout de suite en écouter trois morceaux. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. <tousse> that uh C'est Hawk avec deux pièces, trois pièces plutôt, qu'on vient d'entendre tirer de leur deuxième album, Revelry and Resilience, qui vient tout juste de sortir. On vient d'entendre le morceau The Field, précédé de Hedge King. C'est une pièce que j'ai fait tourner à quelques reprises. i c i e r t à c l a s s i c au cours de l'été. Et au début du bloc, on a entendu Overloaded. C'est le morceau qui ouvre l'album. d i s que que j'ai bien aimé, euh, qui, euh, auquel j'ai accordé une cote de 7、euh, sur 10. Vous êtes à l'émission Rac k c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre la musique de Royal Thunder, on va entendre Ted Nugent en spectacle, on va aussi entendre Van Halen, mais tout de suite.、Euh... I am no messenger. Ouais, on t'écoute The Darkness, nothing's gonna stop us now. Vous êtes à l'antenne de la seule radio qui d i s p u s e du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. Oh.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 Facile de même d'économiser 25 grâce à la protection s u r mesure de Desjardins. l a s s o c i a t i o n des étudiants en archéologie vous invite à la cinquième édition du 3 r p h o n e Party. Cette année, sortez vos chaînes et vos plus beaux maillots pour le party de la rentrée sous la thématique. Procurez-vous dès maintenant votre billet au coût de 15 en pré-vente ou 18 à la porte. Le 3R pour me partir, c'est le 20 septembre prochain au 10-12 de l'Université. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 Avec Whispering World, ça nous vient de leur excellent disque CVI qui est paru cet été. Vraiment très, très, très bon.、Et、juste avant ça, on a entendu Ted Nugent avec une、euh, version en concert de s t o r m t r o o p i n un site classique. Euh, et euh, cette pièce, cette version, on la retrouve sur l'album Motor City Mayhem, paru en 2009, afin de souligner le six millième concert à vie d du. Detroit, yes, Motor City Man Man. On a aussi entendu dans ce blog Van Halen avec Bullethead. Ça nous vient de leur excellent d e r n i e r album, A Different Kind of Truth, qui est paru au début de cette année. Et au début du blog, on a entendu The Darkness avec Nothing's Gonna Stop Us, qui nous vient de leur tout nouveau disque, Hot Case, qui est paru il y a quelques semaines. Vous êtes à l'émission REC l a s s i q u e en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant prendre un virage musical drastique puisqu'on va s'en aller du côté du métal symphonique gothique avec trois formations qui seront en spectacle prochainement à Montréal. On va entendre Camelot ainsi que Nightwish, mais tout de suite, on écoute i p e c a b l Stay the course.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 Le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Salut Droit Rivière, salut les poètes, salut les filles. Et c'est Kit Kuna. Je fais le lancement de mon deuxième album, du plaisir et des bombes, au Café Bar Zenob le samedi 8 septembre, accompagné du Kit Kuna Clan. Album en magasin le 18 septembre.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 C'est bien ça. Avec March of Mephisto, la pièce qui ouvre leur album de Black Halo, paru en 2005. Et juste avant ça, on a entendu Nightwish avec Slow Love Slow, qui est tiré de leur、euh, dernier album Imaginarium, qui est paru au début de cette année. Ces deux groupes, Nightwish et Camelot, seront en spectacle ensemble au s e p t e m b e Le mercredi 19 septembre et au début du bloc, on a entendu Epica avec State of Course. C'est tiré leur dernier album Requiem for the Indifferent qui est paru plus tôt cette année. Eux aussi seront au spectacle à Montréal prochainement, le mardi 30 octobre. Eux seront au m é t r o p o l i s en compagnie de Hailstorm ainsi que trois autres groupes. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Nightwish, Camelot et Epeka, eh bien,、euh, lundi 10 septembre, ça, u l lundi prochain, Creator et Accept seront au、euh, Métropolis de Montréal en compagnie de Swallow the Sun. Ça, c'est bien sûr si vous écoutez La, la, la diffusion en direct du vendredi. Si vous écoutez la rediffusion du mardi,、eh、bien, c'est passé, mais ce n'est pas grave, puisque、euh, Creator et Accept seront à Québec mardi. Donc,、euh, ce soir, si vous vous dépêchez, ils seront au Capitole.、Euh, non, pas au Capitole, je m'excuse, à l i m p é r i a l Une présentation de Capital du métal. Vendredi 14 septembre, vendredi prochain, Obituary, Broken Hope, Decrepit Birth, Jungle Rot et Encrust seront au Fofone Electrique. Peter Gabriel sera au c o l i s e u Pepsi de Québec, bien sûr, le dimanche 16 septembre. Mercredi,、euh, plutôt jeudi 20 septembre, Devin t o w n s h i n ainsi que Catatonia seront au Café Campus de Montréal, bien sûr, avec Paradise Lost et Stolen Babies en première partie. Le dimanche 30 septembre, mes amis, le Dr. Pendragon et Sinistros, seront au Club Soda pour Morbid Angel, Dark Funeral et Grave. Et bien sûr, je vais les accompagner à cette occasion. Le même soir, mais、euh, toujours le dimanche 20, 30 septembre, mais、euh, cette fois-là, du côté de Québec, Anthrax Testament. Et Death Angels seront au Capitole et le mardi, le 2, ils seront au Métropolis de Montréal, bien sûr. Pour les amateurs de rock progressif et plus spécifiquement de Gentle Giant, eh bien, la formation Three Friends, un hommage à Gentle Giant qui met en vedette Gary Green, le guitariste original du groupe, ils seront au Palais Montcalm le vendredi 5 octobre et le dimanche, le 7, ils seront à l'Outremont. Toujours pour les amateurs de rock progressif, Renaissance présentera deux de leurs albums classiques C'est-à-dire Turn of the Card et Sherazade au Jésus le jeudi 11 octobre. Le samedi、euh, 10 octobre, plutôt. Le jeudi 11 octobre, c'est bien ça.、Euh, jeudi 18 octobre, Rush seront au centre belle. t à leur tour,、euh, Journey, Paddonator et Loverboy seront au centre b e l l le jeudi 5 novembre. Le mardi suivant, le 20 novembre, les OU seront au Centre b e l l à leur tour, tout comme Neil Young, Crazy Horse et Pat, Patty Smith qui seront là, eux, le vendredi 23 novembre. Vous êtes à l'émission Réclassique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant d'un album qui vient de sortir. C'est ma troisième nouveauté cette semaine. Et,、euh, cet album, c'est le deuxième d'une jeune formation de métal viking suédoise du nom de King of Asgard. Rien de bien original dans leur cas, mais ceux qui aiment des trucs comme Among the Marth devraient aimer parce que c'est carrément dans la même veine, autant musicalement que thématiquement, avec un petit côté à la tire、euh, par rapport aux structures et aux idées de riff. C'est très bien fait et accrocheur. Question de vous donner.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 17。 La formation suédoise、the、King of Asgard. On vient d'entendre deux pièces tirées de leur、euh, tout nouvel album, leur deuxième, To North. v i e n t de p a r a î t r e on a entendu Up on the Mountain, précédé de The Nine Worlds Burn. C'est vraiment pas mauvais comme album de Metal Viking. Je donne une cote de 6,5 sur 10. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Lundi et mardi prochain, s deux des formations métal allemandes les plus prestigieuses du genre seront de passage au Québec. Je parle de Creator et Accept qui font carrière depuis une trentaine d'années, surtout Accept. qui est là depuis la fin des années 70.、Euh, lundi, ils seront au Métrobolis de Montréal. Mardi, ils seront à l'Impérial de Québec. J'en ai parlé un peu plus tôt.、Euh, question de souligner comme ça le passage de ces deux poids lourds、euh, du métal. On va tout de suite écouter quelques-unes de, leur, quelques de leurs morceaux les plus marquants en commençant par Accept et la pièce titre de leur dernier album qui est sorti plus tôt cette année et qui est excellent. Kalingrad, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamanes et la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. 17h。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 C'est fou, vous o f f r e la chance unique de gagner vos billets pour voir Eddie King à Trois-Rivières.、Ah, je te dis, mon quartier, c'était différent. T'imagines, sur ma photo de classe de première année, il n'y avait qu'une seule blanche dans la classe. Et c'était la prof. La critique le considère comme le nouveau roi de la scène. Voyez-le le 11 septembre 2012 à la salle Jean-Thompson à 20h. Et quand vous vous dites ça, moi je dis mais qu'est-ce qu'il dirait s'il si savait que je suis capable d'ouvrir mes bananes avec mes pieds <rires> Gagnez vos billets pour Eddie King. Écoutez Assemblage requis du 4 au 11 septembre entre 7h et 9h le matin, du lundi au jeudi sur les ondes de c i f u 89.1 FM. C'est fou! Ça, c'est le même vélo que dans E.T., mon vieux! Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, Louis. Comme parents,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 Avec Civilization Collapse, morceau tiré de leur、euh, tout nouvel album qui est paru à la fin de, du printemps dernier, Phantom Antichrist, que j'ai bien aimé. Juste avant ça, on a entendu deux pièces de Accept, un classique et une nouvelle pièce. On a entendu Restless Wise, c'est la pièce-titre de cet album、euh, incontournable qui est paru en 1983. Et au début du vlog, on a entendu la pièce-titre de leur nouvel album qui, lui aussi, est très bon, l'album Stalingrad qui est paru au début de cette année. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami Simon Fedbé, l'historien de C'est f u pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission album classique juste avant la mienne, e t v e n d r e d i à 10 h ainsi qu'une toute nouvelle émission qui va débuter lundi prochain à 13 h l'examen final avec Maxime Tanguet. Dans un moment, ça va être la reprise des palmarès C'est f u avec Mathieu Plante et Alexandra Carignan. Si vous écoutez la rediffusion du mardi, Eh bien, c'est mon ami le Dr. Pendragon qui va suivre dans un instant avec Sinistros e pour réanimation. La semaine prochaine, à Rack c l a s s i e je vais vous présenter le nouvel album de Bob Dylan, Tempest, et celui d'un jeune et excellent nouveau groupe montréalais du nom de Buffalo Theory MTL. Je vais vous présenter une face complète de deux albums venus de classique, soit Close to the Edge de Yes, qui est paru il y a 40 ans, et Farewell to Kings de Rush, qui est paru il y a 35 ans.